Salut Marcus Bon ben on est déjà tous les deux, c'est déjà pas mal après tout Oui oui, oui c'est bien, les, les deux tiers c'est bien Voilà on est les deux tiers Et puis j'ai quand même eu un message de Philippe Qui m'a assuré qu'il venait ouais. J'ai oublié de lui demander à quelle heure Bon, bon ouais. Philippe si tu nous écoutes Tu roules pas comme un fou, tranquillement Oui de toute façon on a l'habitude que tu sois en retard <rire> Voilà voilà Alors moi, je vais démarrer avec un morceau de Samara Balouf. Un Samara Balouf, c'est un groupe de swing acoustique et de jazz manouche qui a été fondé en 2000, originaire du nord de la France. Et le nom de Samara Balouf, ça signifie « balfou »« balouf » sur la Somme, puisque Samara, c'est le nom latin de la Somme. Voilà, donc c'est à la fois érudit et rigolo. Bon, c'est joyeux, c'est festif... Euh On va s'envoyer un joli petit morceau qui s'appelle Panzer Panic. pour commencer tout ça, Ah, c'est bien, bien sympa, bien entraînant, ouais, ouais, c'est un chouette groupe, euh, Samara. Samara Balouf. Le balouf de la Samara. Elle dit, oh, mais qui voilà Chers compatriote. <rire> Chère compatriote. Ah, et en plus, il a des disques. Bonsoir, bah oui. Non, mais je ne sais pas, des fois que tu les oublies. Ou... Bon, oh, je suppose que vous avez compris l'arrivée du Messie. Euh, voilà, file euh, en, en, en, en direct dans nos studios. Oui, avec le président. Avec le président c est, c est... Bon, soupire pas comme ça. Hein, voilà. Ce soir, tu es en pleine forme. Pas fatigué. <rire> ça y est, commence à tousser dans les, dans les micros. Je suis en Lesquels sont déjà remplis de crachats divers et variés. Ne <rire> me fais pas rire. Bon voilà, moi j'ai passé mon morceau. Alors Marcus, as trouvé quelque chose à nous faire entendre Oui, oui, ouais. moi je vais passer des trucs des années 80, début des années 80, voire fin des années 70 même. Euh, si je raconte pas de bêtises, c'est le premier album des Clash, euh, avec un petit morceau qui s'appelle euh, Car Jamming". Jamming. Oui, si ça peut... qui ont fait quand même euh, pas mal de punk et mal, même de, dans leur premier album il y avait déjà des morceaux cool euh, comme celui-là par exemple. Ouais, sympa. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Oh, mais... Alors, euh, je ne sais plus, on fait dans quel ordre Phil bah, ou euh, c est, c est Philippe ou bon Sophie Philippe, Philippe, ah oui bon, tour, ouais. bon, tour, bon, tour. <rire> euh, bon, on reste sur, encore sur uh, Paul McCartney dans un album qu'il a sorti en 1999 où il reprend euh, des titres et il en crée quelques-uns, mais je ne sais pas lesquels parce que je n'ai pas toute la pochette euh, l'album s'appelle Run de Villeron euh, donc un album de 1999 essentiellement consacré au rock'n'roll tel qu'il le pratiquait dans les années 60 au Cavern Club avec John Lennon et consorts Momsche ça va vite, hein oui. ça, va vite. ça va très très vite, oui, c'est un morceau... Ah oui, c'était les 2 minutes... 2 euh, minutes 30, ou un truc comme ça, hein, à l'époque ouais. Donc ça va vite, hein, 2 minutes 30. On bah est oui. tellement habitué aux morceaux qui durent 4 <rire> minutes, euh, maintenant Bah écoute, euh, le prochain morceau va durer quasiment 4 minutes, voilà. Un petit Goran Brigovitch, je me... Alors, euh, qui joue avec les Gypsy Kings, un morceau euh, tiré de l'album Champagne for Gypsy, qui s'appelle « Balkaneros ». ¡Balcán, Balcán, Balcán! ¡El Balcañeros! ¡Vamos! ¡Baz, baz, baz, baz, ¡El Balcañeros! Eh ben c'est bien, ça va vite hein. en ce moment. Oui. On dirait où c'est parce qu'on parle beaucoup entre... Oui, c'est plutôt ça. <rire> c est, c est... Donc ouais. d'habitude on se fait suer, alors ça veut dire. Si je trouve que ça passe vite. Ben des fois t'es un peu utain. T'interprètes comme tu <rire> veux. Question philosophique. <rire> la, là ça va, la première demi-heure t'es encore à peu près... Bon, on verra peu... après la suite. C'est ça. Ahumé. On verra par la suite Oh là là Oh là là Tu vas voir des Non citas, bah déjà bon, Je signale que vous ne m'avez pas donné de morceau Alors tant pis pour vous eh C'était à toi Eh ben, On va rester sur les clashs Et puis c'est tout ah, Donc là on écoutait un morceau cool Mais on va quand même écouter un morceau un petit peu plus rock C'est ah, quand même pas déconner. Ah petit morceau cash euh, Know your rights euh, Voilà Il n'y a pas besoin d'en dire plus un Engagé, je ne vous ferai pas l'affront de traduire No Your Rights. Voilà. À toi, vrai. Philippe. Eh bien, c'est à moi. Alors, <coughs> excusez-moi, je tous dans les micros. Je suis en train de mourir. Euh, oui. En direct. <rire> en direct. <rire> live. Euh, non, c'est pas Donc, live. C'est Dead. The Dead. C'est un direct. morceau qui est issu de la bande originale du film The Rose. The Rose. The Rose. The Rose. The Rose. Alors, euh, qui est sorti en 78, 79, voilà, euh, interprété par Bette Midler. En fait, c'est un film qui est plus ou moins euh, romancé euh, sur la vie de Janis Joplin. Voilà. D'accord. Donc elle, elle, elle reprend véritablement, c'est elle qui chante des morceaux de, de, de Janis euh, euh, Joplin et d'autres morceaux de, de cette période-là. Le morceau que nous allons écouter s'appelle Keep on Working. Vous n'avez pas trop retravaillé la bande-son, ce qui fait que le, le, le son est as assez euh, terrible C'est <rire> un son qui est très aigu. Il n'est pas. Presque un peu saturé. Pas masterisé du tout. Mais, mais si vous trouvez le film euh, en vidéocassette, <rire> ou en DVD, <rire> ou plutôt sur Internet, euh, n'hésitez pas à regarder ce film, The Rose, pour euh, ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, voilà, c'est fini pour moi. C'est fini pour toi, alors euh, ça doit être pour moi. Alors, moi je voulais vous passer un petit morceau de Grimoire Wright euh, qui est décédé là, le 20 février euh, tout récemment à euh, 93 ans. Ouais. Ah oui oui donc c'est bien lui. De, tout, euh, hors micro je lui disais mais Steve Waring est, est mort aussi. Ouais. Non non c'est bien, oui, bien Grimoire Wright. Alors Steve Waring euh, c'est plus longtemps. J'ai pas entendu dire. Eh, si, si si si. Enfin bref bon. Google est mon ami. Google est ton ami oui on vérifiera et euh, donc je ne veux pas résister au plaisir de se réécouter un petit Graham All et puis j'ai choisi l'étranger mais une version franco-malgache avec Eric Manana voilà voilà, un petit live tous les hommes Que tu as connu Te disais qu'il ne voulait plus Donner les cartes pris Comme dans un piège C'est dur de retenir La main d'un homme Qui cherche plus loin Qui veut atteindre le ciel Pour se livrer Et qui veut atteindre le ciel Pour se livrer Rabandinjam ditaminau mila jafawe ilalau fati milau fatu chau nzumi saru chani mita junas isima yanao be janau Maar dit was Tarata Shirai, anisita raat als hij, tukuni lasafijan Fefa niet vurmig. Fanta in piva in visa uma raiz de na visa lilá irrenal uma boa tradição si si ta ver insunhe ni si vas si Siva he ni tunginaite wambara wara ya na, yanau ni tiki sati na pantrushu. Afenu fenu ni funa, nune tu kiwe, maniri tu e ufuna. Et le groupe y Puis ramassant les cartes Qui sont restées là sur la table Tu sais qu'il t'a laissé très peu Pas même sans rire Comme tous les joueurs Il cherchait la carte Qui est si délirante Qu'il n'aura plus jamais Une autre qui n'aura plus jamais besoin d'une autre un jour penché à ta fenêtre il te dira qu'il veut renaître au monde que ta tendresse lui cache puis sortant de son portefeuille à fier horaire de train il je t'avais prévenu, je suis étrange Je t'avais prévenu, je suis étrange Et voilà, alors petit souvenir moi que j'ai de, de Grémolaitre Un joli souvenir, je devais avoir une douzaine d'années, je revenais du collège Et euh, je traverse une grande place euh, pour rentrer chez moi. Et je vois un tout petit chapiteau qui devait faire peut-être une dizaine de mètres de, de diamètre. Et j'entends de la musique à l'intérieur, donc je rentre. Et en fait, il y avait un gars tout seul sur sa chaise en train de chanter en s'accompagnant à la guitare. Je me suis assise par terre en face de lui, c'était Grimolwright. <rire> il a chanté rien que pour moi, c'était au Havre. Il, il s'entendait bien avec la mairie communiste de, de l'époque, il lui avait mis un petit chapiteau à disposition et il venait euh, comme ça, tous les jours, euh, faire sa chansonnette. Alors au bout d'un moment, on était trois, quatre, mais <rire> il y a eu une chanson où il y avait juste lui et moi. Je oh, et moi, j'ai bon, fini par comprendre qui c'était parce que je connaissais déjà quelques-unes de ses chansons. Mais ouais, c'est un bon souvenir, ça. Ouais, ouais. sûr. Alors, apparemment, Steve Waring n'est pas mort. Oui, il me semblait <rire> bien. On les enterre tous. <rire> il a confondu les deux. Mais avec les maladies, on ne sait pas. Oui, ouais, enfin, c'est quand, quand même pas les mêmes. Non, non c'est pas les mêmes. Mais, si le, Mais bon, le y même y a principe, des... oui, ils ont oui. quand même tous les deux traduit euh, des traditionnels, ouais. Euh, ouais. Euh, des folk songs euh, américains. Eh bien en parlant de reprise euh... Schultz, vous connaissez certainement ah, Chanteur de Parabellum, machin, j'en passe Clinique du docteur Schultz voilà, Celui qui a euh, passé une nuit complète dans la baignoire chez moi <rire> C'est bien ça, c'est bien lui Alors lui je confirme il est mort euh... Oui ben je suis ça, ouais, ouais, ouais. Donc, ça fait... euh, voilà Après quoi. un concert mémorable de la radio il a, on, a une clinique, on a une baignoire balnéo Et ça l'a complètement subjugué Puisque le groupe dormait chez nous Et il a passé la nuit dans la baignoire avec des bulles. Et il remettait de l'eau chaude de temps en temps. Il était tout, tout frippé le matin. Il est rentré dedans à 4h du matin et il en est sorti vers 9 ou 10h. Complètement frippé et ravi. Voilà. C'était pour, pour les 30 ans de la radio. Oui, c'est ça. Pourquoi Donc, dans l'eau de mer on ne sort pas frippé 2011. Bah parce qu'on n'y reste pas assez longtemps. <rire> Revenons à nos. <rire> oui, on Donc, on Dr. Schultz, parole, quand, quand il faisait pas parler de l'homme, il faisait, entre autres, il a fait bon, pas mal de groupes, et entre autres, un groupe de reprise qui s'appelait La Clinique du Dr. Schultz. Ouais. Euh, voilà, moi je vous propose un morceau que vous connaissez certainement dont vous connaissez certainement la version originale c'est Dead Flower. Mmh. Donc vous avez reconnu, quand même. Oui, oui, oui. Et puis euh, on se remémore les instants des euh, 30 ans de la radio en plein air à Saint-Etienne. Oui. Avec un orage démesuré à 4 heures, plus du tout d'électricité et plusieurs groupes à venir. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, ça s'est bien passé. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Mister euh, euh, Philippe, oui, je pense oui. que... Non, il faut le réveiller, ton, ton oui, de temps Oui, c'est ça. temps <rire> <Non rire> en temps, il faut lui remettre la pique. Non, non, je suis en train de me tromper de, de CD. Tu, tu présentes le morceau suivant, c'est ça Oui, mais ouais. j'allais Et puis pas après, présenter... tu diras que c'est la faute de Marcus. J'allais pas, <rire> pas présenter le bon, oui. Oui, et on va rester dans les classiques. Attends, si je me suis pas... Oui, j'ai donné le bon. Euh... <rire> un classique. Un Bruce euh, Springsteen, euh, mm -hmm. extrait de Born in the USA. Euh, le morceau s'appelle euh, « I am on fire ». Eh ben, on s'écoute ça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 C'est bien. Hein. Bon oui. Bon, c'est très particulier, je trouve, le son des années euh, 85-95. Euh, euh, dans tout ce qui n'est pas euh, rock pur, hein, les arrangements sont, sont très. Euh C'est particulier. Oui, c'est particulier, oui, Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> On sent l'enthousiasme. Et, et, et au niveau du son, c'est vraiment pas la période que je préfère. Euh, <rire> ouais, ouais, ouais, mais bon. Qu'est-ce que hey. tu veux On fait avec ce qu'on a Il en fait pour tous les goûts, hein, sur Radio Gemozo. <rire> Puis vous avez le droit de donner votre avis. Hein oui, euh, oui. 0 62 40 40 ça, ça, change ça, pas, ça change pas. Non, ça c'est le tien, ça. Ah, c'est le lien Ah oui, bah vous pouvez sonner chez moi, il n'y a pas de soucis, <rire> ça. <c 'est... rire> Bon, moi je vais vous passer un petit peu de, de, de rock garage. Je suis tombé sur une compile de Texas Music. Et puis euh, voilà, je me suis amusé à écouter quelques morceaux. Et puis j'en ai choisi un qui est de Kenny and the Casuals. Ça te dit quelque chose? Non, ça ne dit rien. Non, machin, in the casual, il y en a plein. Voilà, bon, il a... Bah, écoute, euh, c'est assez euh, ancien, hein, puisque le, le groupe là, lui-même, était actif de 64 à 67. Après, le, le fondateur du groupe, Kenny Daniel, en a euh, vécu plusieurs autres. Et euh, il, a, il a joué jusque dans les années 2000. <rire> voilà, voilà. Alors, le morceau s'appelle Journey to Time. <musique> Là on peut parler de son <rire> yeah Attends ouais, on va baisser toi, le son euh... d'ici d'ailleurs Ça résonne un peu Ouais ouais ouais, ouais. Alors. Ah alors... C'est quand même autre chose quoi qu Qu'est-ce qu que tu nous proposes toi C'est à peine plus récent Je <rire> euh, sais pas j'en sais rien Ça doit être début 70 euh... On peut dire que c'est les. Avec les MC5, euh, c'est les... les créateurs du punk. Les Ramones, euh, c'était entre le rock et le punk, punk. Avec, avec un euh, blitzkrieg Blitz pop. C'est chiant, on va dire. Oui, ça a l'air. <rire> <Allez>, répète. <rire> répète. Répète <rire> Euh... toujours rapide et quand, quand c'est rapide c'est efficace quand c'est efficace c'est rapide Moi <rire> <rire> bon, je, je relève pas hein. <rire> Philippe se réveille faut, faut que j'arrête le faut que j'arrête le, le Coca-Cola <rire> le, le L52 à haute dose ça grand speed bon Il a, ah. il a un petit Coca-Cola que été offert par sa maman. Ouais. Euh, <rire> du faux, en plus. Euh, je, je, reste, je reste dans les classiques. Euh, donc, euh, euh, Queen. Queen, ça doit être le dernier album de Queen, je crois, euh, il me semble. Un des derniers, je ne sais plus. Je connais pas la discographie par cœur. Le morceau est. Enfin, c'est extrait de Innuendo, l'album. Et euh, le morceau s'appelle Idlaong. Faisons le cours. Stop! C'est fin bon tout ça. C'est rock ce soir. Hein oui, ouais. un peu. Hein ouais, on ne se concerte de... jamais, hein, je précise euh, pour euh, les auditeurs. Euh. Oui, c'est bien. Du coup, ils n'en écoutent pas souvent, mais c'est très bon. Et puis, euh, je ne sais pas toi comment tu procèdes, mais... Euh... Moi je mets mes doigts en dans une étagère, j'attrape un paquet et puis j'en écoute quelques-uns. Et je... eh ben c'est voilà. pas un paquet mais je, je prends je fais Ah oui. Ah oui. Voilà. voilà. Bah, un peu ouais explorer vu le bruitage hein, quand même. Hein. Explorer un peu ce qu'on a quoi. Voilà, bah, alors euh, donc c'est déjà mon tour. C'est déjà mon tour. Moi, je vais vous passer du Shane McGowan, Alors, euh, je ne sais pas si le nom vous parle comme ça, mais euh, c'était un peu le chanteur du groupe euh, The Pogues. Pogues, oui, ah, Voilà, célèbre dans les années 80. Donc, c'est un musicien irlandais qui fait de la musique, euh, on va dire punk celtique, <rire> un peu rock oui, celtique, un oui. peu punk celtique, un peu, enfin, quand même un peu celtique, voilà. Le morceau s'appelle Joyce in America. Ça se comme ça C'est sympa hein The Pops Enfin Sean McGowan Mais bon c'est the, the Pops C'est pareil <rire> Alors celui-là c'est The Pops Oui parce qu'il si, ouais, oui, a fait sa carrière fait. solo Après les Pops ont continué sans lui Mais ça ressemblait plus euh, Voilà Ça avait beaucoup perdu Il a été dans, dans les années 80 lui simplement le, le disque là il est de 97 Voilà Ouais Ouais, il m'a bien plu. Avec une bonne tête de vainqueur, je peux me foutre de sa gueule, j'ai la même dentition que lui. <rire> voilà. Bon, bah vu que euh, notre ami est en train de téléphoner, c'est euh, moi qui vais continuer. Ah oui, de toute façon, c'était ton tour. C'est pas grave. Ça, euh, tu précises quand même qu'il a <rire> déserté le poste, il as raison. <rire> Donc, euh, Inner Terrestrial, euh, c'est euh, un petit peu moins connu que les l'époque, mais... Il y a quand même un petit côté celtique dedans. Euh, bon, c'est plus rock. Le morceau que je vous passe, il n'est pas spécialement rigolo. Ça s'appelle Battlefield, champ de bataille, autrement dit. Voilà quoi. Inner Terrestrials. Lock your road under the open sky It's the battlefield It's battlefield It's battlefield It's battlefield it's A dash, the only fear remains. It's a battlefield. It's a battlefield. It's a battlefield. It's a battlefield. Suspicion breeds more suspicion, and when closed minds pedal heights, the fearful listen On the local pub, they say send them back Made a rainbow fade to white and black In this battlefield, this battlefield This battlefield, this battlefield Resistance, I live resistance It's the only way to protect my existence When the threats are made, I stand my ground. Defend myself with a freedom sound in this battlefield. This battlefield, this battlefield, this battlefield. Innerterrestriel, moi j'adore. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. c'est fin bon tout ça. Alors euh, tu nous. Tu restes dans ben, du. On, on va s'accalmer un peu. Ah, bon. On va s'accalmer un peu. Bon, avec euh, du, du jazz. Du jazz. Euh, <rire> tu euh, vas jaser. Un, un morceau extrait de la merveilleuse collection euh, Gitane Jazz. Euh, si vous trouvez ça euh, en occasion, dans une brocante, n'importe où, vous voyez un album Gitane Jazz. Il doit y en avoir une centaine Je confirme C'est comme euh, Mayo, vous achetez sans hésiter Je confirme, très bon C'est des compiles euh, C'est pas une compile en fait, ils ont dû racheter des albums au fur et à, à mesure ouais. Les remasteriser, sélectionner des morceaux Ça s'appelle Jazz in Paris Et c'est excellent quoi. Non a, mais c'est des groupes différents ben regarde, ça, ça va de Django Reinhardt Oui donc c'est euh, des compiles Voilà, c'est... Oui, enfin, c'est comme maillot. Voilà. Compile, ce n'est pas vraiment le mot, parce que par exemple, là, ils reprennent euh, carrément... Alors, quand on la... compile, ça veut dire qu'on met ensemble des morceaux qui viennent d'origines différentes. Non, et bien là, par exemple, ils reprennent euh, entièrement l'album de Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud. Ça peut être un album complet. Par ah, exemple, oui, ça peut être des musiques de films provenant de différents films, ouais. et euh, ou euh, carrément euh, d'un seul film. Tu vois <rire> enfin, alors, t'en as combien, bon, toi euh, Moi, je dois en avoir une... Euh, Vingtaine, une trentaine. D'accord. Donc là, c'est la reprise de, euh, de l'album de Miles Davis, "Ascenseur pour l'échafaud", avec un morceau qu'on qu connaît moins, qui est moins diffusé. C'est le moment où Florence est sur les Champs-Élysées. Le titre du morceau s'appelle "Florence sur les Champs-Élysées". termine comme ça C'est cool C'est la musique de film, hein, donc... Ouais, ouais. C'est court. Elle a fini cool. de descendre les champs Élysées. C'était ça... Jeanne Moreau qui jouait. Voilà, mmh. ouais. Ouais. Oh ça nous rajeunit pas tout ça. Non, non, non. non. Eh <rire> oui, oui euh... C'est à moi, je crois. C'est bien ça. C'est Il voilà. faut que je suive un peu. Bon, alors j'ai mis le calme, là. Donc, bah euh... écoute, euh, moi j'étais reparti sur... Tu vois, j'avais hésité à euh, mettre autre chose, mais bon... J'aurais pu enchaîner avec euh, Francis Cabrel et Mercedes Sosa, mais on le fera pour euh, une autre fois, plus tard. J'avais euh, prévu un petit Manu Chao, tout ouais. simplement. Manu Chao, euh, qui a déjà 58 ans. C'est incroyable. Hein ah, ouais, mais enfin, il, il se porte très bien. Il a un mois de moins que moi. <rire> Je le vois encore comme un petit jeune, moi. <rire> bon, bref, oui, il se porte très bien. Il se porte très bien. Bon, le morceau s'appelle « Clandestino ». Vous voulez que je vous dise un peu qui c'est, cet homme-là euh, Chanteur, musicien mieux, mieux français, d'origine espagnole hein, Comment Mieux que son père, il se porte. Pourquoi Pourquoi dis-tu ça Parce qu'il est, il est mort, son père C'est ça Ortega bon, Oui, enfin, bon. Hein euh, oui, continue je me demande des fois pourquoi tu prends la parole. <rire> je ne vois pas où tu veux en venir. Je ne sais plus où j'en étais. Bon, ce n'est pas très grave. Bon, enfin bref, reprenons. Manu, Voilà. Bon, de toute façon, ouais. euh, hein, il a grandi à Paris, mais euh, il a rapidement eu envie de chanter un petit peu en espagnol. Bon, le morceau s'appelle « Clandestino » et vous allez juste l'écouter.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 Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande pabilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Voilà, le premier disque qui a fait suite à la Mano Negra. Oui, oui, oui. Un changement ouais. de style, fusion latine. Ben oui, c'était bien. Il enfin... y a les fans de Mano, il y a les fans de Manu. Oui, c'est Moi ouais, j'ai choisi mon camp, c'était la Mano. <rire> Ah, j'aime bien les deux, moi. Oui, j'aime bien les deux aussi. C'est mais... ouais, bah... pas du tout pareil. Hein ouais. Alors, euh, moi, j'ai un gros coup de nostalgie, pour ne pas dire de blues. Euh, je repars avec mes groupes punk. <rire> le plus punk certainement le plus engagé des, des groupes français. Et Beru. Beru Noir. Euh, donc là, euh, j'ai mis très très longtemps à apprécier ça. Et il crache sur son micro ou quoi? Non, il y a une punaise <rire> sur le micro. C'est un signe. <rire> C'est un très très gros virus. Donc, euh, bon, allez, on s'écoute euh, les berus avec euh, Vive le feu! Une rayade de bambas livres au flambeur une rive en béton coups feu dans le métro, une armée de gamins qui roulent les magasins. 3 millions lycéens carbonisant bouquins, Une concierge allumée lumière pour le boucage Le président véléant à l'Elysée 3 septembre chaleur casse leur directeur le bonne sœur à son disciple Des soldats cannibales, rentrés général général. 300 patrons qui pour sauter la baraque. Et un vieux bon chinois sous pétrole, le minois. Le vent, tu l'as mis. Zemeer z'adonnent een Des iraniens enflamment de corps de l'oncle ça Des choudeurs s'appappen op voor d'un grand feut d'chost Un tank de pyromane z'en froid au paradij Les pompiers en Lomar c'est la grève aujourd'hui Il y a le feu partout, c'est la fête de fous Il y a le feu partout, vive la famille Vive les fous, en vive, en vive, en le feu, en vive, en le feu, à vive, en le feu, on vive le feu, telle, le feu, On entend les bignoux, euh, donc certains auront compris qu'après les berrues, euh, ils ont fait les rameneurs de menhir. Voilà. Euh, oh. Et vive le feu, alors là, j'ose la blague de mauvais goût. Salut Eric. <rire> voilà, ouais, on place au euh, suivant. <rire> oui, oui, oui. Alors, on va, on va se calmer un peu, j'essaie de vous calmer, mais j'y arrive pas. Avec un petit... Euh... Tu vois, là, ça fait... Euh un peu plus d'une heure, oui, ben voilà oui, oui. <rire> tu deviens plus calme oui, oui il euh, va falloir se calmer quand même euh, on continue avec euh, Léon Redbone, Léon Redbone c'est un guitariste euh, blues, euh, blues euh, New Orleans euh, chanteur, blues New Orleans euh, Voilà, qui a sévi dans les années 70-80, 90, bon je ne sais pas trop ce qu'il fait actuellement, euh, il, il fait peut-être son jardin ou je ne sais pas quoi, euh, un album qui s'appelle euh, from, from Branch to Branch, je ne sais pas si la branche d'arbre ça se dit, branch, branche, Bon, bref. <rire> Un traducteur d'anglais, je vous prie. L'album date de 1980 et le morceau s'appelle Branch euh, to Branch. Sweet Mama Papa's Getting Mad. Donc. Euh, Chic, euh, papa et maman deviennent fous. <rire> voilà. <rire> C'est Sweet mama packed the grip and started away. She said she's leaving town. Now, if I had only thought and asked her to stay, she might have sat there, set that satchel down. Now I'm feeling awfully lonesome and blue Since my mama went away. Now if I had only thought and asked her to stay She might have set that satchel down Sweet mama Papa who's getting mad I know the sweetest beaches don't grow on trees I know the sweetest honey don't come from the bees I'm tired of listening to your corrections You better find some good protection, sweet mama Papa who's done gone mad I never thought I'd ever feel so bad You plodded with a butcher, you plodded with a baker Now you're plodded with the undertaker, sweet Mama. quelle époque ça euh, 81. Ah ouais. Non, mais il a fait des trucs avec un son plus actuel. Oui, oui, oui, oui. oui mais là, euh... il fait il clairement un rapport au passé. Oui, ouais. Euh, ouais, il, a, il a beaucoup fait des trucs euh, style année 1920. Ouais, mais en fait, euh, je ouais. viens de rechercher, il, il est décédé l'année dernière, en fait. D'accord. En fait, en euh, euh, voilà. Et euh, il avait enregistré un album, le seul album live qu'il a enregistré, c'était à l'Olympia, en 1992. Ah, curieux, étonnant, non Voilà, voilà Voilà, voilà Redbone Redbone, c'est l'os rouge Oui D'accord Bon, moi je vais enchaîner avec un Irlandais du Nord, qui s'appelle Van Morrison, qui euh, a été assez précoce, enfin qui s'est intéressé très tôt à la musique de façon assez étonnante parce que, bah, venant pas d'un milieu particulier Enfin, quoique sa mère était quand même aussi un peu chanteuse, danseuse, euh, voilà. Euh, il est surtout ex exceptionnel parce que non seulement il chante, mais il joue de la guitare, de l'harmonica, du saxophone, alto, du saxophone ténor, et euh, du piano, de l'ukulélé Enfin, bref, il touche un peu à tous les instruments et il a commencé très très jeune, puisqu'il a fait ses, son, ses premiers groupes, il avait 11-12 ans, quoi. Voilà, voilà. Alors, euh, la chanson que je vais vous faire entendre s'appelle « Shot of Rightman man Blues oh, ».« When your hands start a clapping And your fingers start a popping But your feet wanna move around And you start to swing and sway and He to play with a real, real cool, cool way of sound, and you get the cat. Helpless and you can't sit down. Feel like you wanna move round and round. Need a shot of rhythm and blues, but just a little rock and roll on the side, just for good measure. Need a pair of dancing shoes with your lover by your side. Don't you know you're gonna have a lot of pleasure Don't you worry about a thing You start to dance and sing And the chill bumps come up on you Well, the feeling finally gets you And the beat gets you too Here's a thing for you to do Hey, now, now You start to dance and sing, and the chill bumps come up on you While well, the rhythm finally gets you on the beat, gets you tuned out Here's the thing for you to do, Hey ain't now, now. And when your feet wanna move around And you start to swing and sway And the band begins to play With a real cool way out of sound You get the can't help it And you can't sit down Feel like you wanna move around and round Need a shot of rhythm and blues Put just the little rock and roll on the side Just for good measure Need a punch Shoes. With your lover by your side Don't you know you're gonna have a lot of pleasure Don't you worry about a thing You start that dance and sing And the chill bumps come up on you Oh, the rhythm finally gets you in the beat But you tune out Here's the thing for you to do Oui, que, que Van Morrison avait écrit lui le, écrit le Gloria qui a été repris par pas mal d'artistes dont Patty Smith surtout Patty Smith Sur, voilà qui en a fait un truc vraiment mémorable mais c'est lui qui l'a écrit ben voilà. on découvre des choses comme ça au fur et à mesure qu'on passe un peu de musique, on se cultive en même temps hein? oui c'est bien bah oui Et bien donc euh, je continue mes petits saluts, euh, euh, toute ma programmation musicale de la soirée donc, est dédiée euh, à, à ce fameux Eric. et à l'époque on écoutait quand même des petits trucs sympas. Il y avait du punk certes, mais ça je vous ai <rire> fait écouter un petit peu, mais il y avait aussi du ska. Et le ska, euh, quand c'est bien fait, c'est quand même cool. Too much pressure, ça c'est The Selectors. Suivant, suivant. On passe à Django Reinhardt. Mm -hmm. Alors, Django Reinhardt, bon, on ne revient pas dessus. Comment <rire> pas qui... souvent Tout, ouais, tout le monde sait qui c'est. Euh, à la fin de sa vie, enfin, à la fin de sa vie, il est mort jeune. Hein. C'était la fin de sa vie quand même. C'était la fin de sa vie. <rire> mais euh, non, on pourrait croire qu'il n'était qu plus... Euh, son, son style n'était pa pas dépassé, mais un peu euh, presque tombé aux, aux oubliettes parce qu'on passait à un autre style. C'était presque le début du rock and roll. Euh, voilà, donc euh, un mois avant sa mort, il, euh, enfin les mois précédents son, son décès, il a enregistré, euh, il a fait deux sessions, en mars et en avril. Et en avril, il a fait un morceau avec une nouvelle guitare électrique démontrant qu'il était bien plus à la hauteur que ce que les gens pensaient à l'époque de lui. Donc, le morceau qu'on va écouter, c'est un des derniers morceaux qu'il a enregistré s'appelle Chez-moi. Voilà. Avec Django à la guitare. bon, hein Ça swing, hein Ouais, ouais, ouais, tout à fait. Très bien, tout même. Hein bon. Ouais, c'est très très bien. Bon, moi, je vais enchaîner avec euh, un peu autre chose. Hein. On enchaîne toujours avec autre chose. Oui. <rire> Le Jeff Healey Band. Donc, c'est un musicien qui est né à Toronto, abandonné à la naissance, et puis adopté. Et euh, il a perdu la vue à l'âge d'un an d'un rétinoblastome, donc un, un cancer de la rétine. On a dû lui enlever ses deux yeux. Et, euh, et puis finalement, ce cancer l'a tué à l'âge de 42 ans. Quoi. Comme euh, Django Reinhardt, tu vois, il est mort mmh. au même âge. Voilà. Et donc, il a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 3 ans. Et puis, euh, bon, voilà. Euh, on peut dire qu'il joue quoi Blues, rock Ouais, c'est assez blues, ouais. a plutôt un peu des sonorités assez, assez rock aussi. Enfin bon, vous allez voir. Communication breakdown. C'est bien, bien. l'original. L'original. Bon, alors, dis-nous tout. Je vous rappelle que les Zep a été considéré par certains, par pas mal de personnes, comme le premier à faire du hard rock justement grâce à ce morceau, entre autres. Euh, Communication euh, Breakdown, c'était sur le premier album, donc qui date de 67 ou un truc oh comme ouais. ça, quoi, un truc dans le style. Et voilà, tant qu'à alors... faire, oh, bah, on va s'écouter la version originale. Voilà. <rire> et vous pourrez comparer. Faites votre choix. c'était les je suis pas tout jeune c'était les, les booms dans la cave chez le Patrick Fayon avec du papier d'aluminium collé sur les murs ça, ça devait une avant d'avoir les boules qui tournent ça, ça, ça, devait, ça devait coûter une blinde puis les spots qui chauffaient et qui cramaient en même temps ouais. <rire> c'est bon on a connu qui n'étaient pas, parce qu'à l'époque... Euh oui Il oui, n'y avait pas d'ampoule de couleur, on les peignait. <rire> on les peignait, ça fondait, ça on fondait. disait Moi, je disais que j'allais dormir chez une copine, et puis on faisait des boum toute la nuit, et puis le lendemain, on n'avait pas dormi, fallait, on était en cours à 8h, et puis euh, il fallait tenir jusqu'au soir, pour pas que les parents se rendent ah. compte qu'on avait fait autre chose que... Et je me demande comment on n'a jamais pu foutre le feu à la baraque, avec les conneries qu'on faisait, enfin bon, bref, mm -hmm. on était jeunes. Euh, la, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il y a 10 jours, je ne sais plus, euh, Euh, J'ai vu un reportage sur, sur Arte, un reportage, un documentaire sur Arte sur la sonde euh, voyageur, ou je ne sais plus laquelle, hein, qui voyage, qui a dépassé, qui est sortie du système solaire. Et euh, au, au fil du temps, les, les, les images se euh, sont... Ils ont réussi à avoir des définitions d'images de, de, de plus en plus mieux. Et, euh, <rire> Il était enseignant, je vous le dis, moi. C'est juste pour la petite histoire. Non, non, non de, de plus en plus... De plus en plus belle. De plus belle. en plus meilleure. <rire> meilleure, voilà. Et c'est... C'était fait, Eric. Enfin, le spectacle, des images en couleur, de voir la Terre, les, les planètes. Ah, je te jure. Et à un moment donné, ils ont passé du, du Pink Floyd. Et là, tu te dis que Pink Floyd était hyper... Euh, Voyageur. Voyageur, innovateur Parce que ça collait, c'était ça tout le temps Donc j'ai ressorti euh, euh, un album de Pink Floyd Que je n'avais pas écouté bien depuis euh, au moins 6 ans 10 ans euh, Donc c'est un album live Et euh, donc on va écouter un morceau extrait De Dark Side of the Moon <rire> Et justement ils prennent des Ils ont pris des photos de, derrière, de la Terre de Derrière les planètes Et là on voit que la Terre c'est Le côté noir de la Lune Oui mais que la Terre mmh. c'est un grain de sable quoi. Bah oui, voilà. on est minuscule Voilà voilà, donc on va écouter euh, Buen Damage suivi de Eclipse. The The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the lunatic on the path. The lunatic is in the hall The lunatics are in my home The paper holds and folded faces to the floor And every day the paper boy brings more And if the dam breaks open many years Hoe? Really. Het is zo'n dag. Het is zo'n dag. Het is zo'n dag. Bon, on se dirige tout doucement vers euh, la fin de... Vers la... Francis Cabrel Oui, voilà, la fin de Francis Cabrel. <rire> non, pas la fin. Ah non. Oh, non on pourra peut-être passer encore autre chose. Oui. Non. Le morceau que je vais vous passer de Francis Cabrel, il le chante avec Mercedes Sosa, qui est une chanteuse argentine qui a dû s'exiler pendant la, la dictature. Elle a, elle a chanté « Gracias a la vida ». Elle n'est pas euh, mexicaine Elle est argentine Ouais bon. Et elle est même citoyenne d'honneur de Buenos Aires Le morceau s'appelle Yo vengo of Cor mi corazón Il y a toujours mi corazón que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó en río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil ja sé qué pasa No será tan simple Como pensaba como abrir el pecho Y sacar kom alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón Me uniré las punta de un mismo lazo me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón y Hablo de países y de esperanzas en hablo por de vida, gezeten. hablo por la de lucht hablo Ik de cambiar esta Ik casa, de cambiarla por cambiar heb op de lucht gezeten. Ik heb de de Vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo, Yo vengo, vengo a ofrecer, ofrecer mi corazón. Mi corazón. Tu dis Rien, rien <rire> C'est bon, ça Oui. Hein Et ouais, voilà. Alors, bon, j'ai mis du tout doux. Ouais, c'est tout doux, tout doux. Oui. Tu, dis, tu disais qu a, que tu n'avais plus le temps de passer quelque chose, Marcus Ben non, parce que c'est moi qui passe le dernier morceau. Voilà, c'est tout. Oui. <rire> ah, bah c'est ce que, que, ce que je disais. Voilà, il y a encore un morceau. Il y a encore un morceau. Alors, pareil, on retourne dans le début des années 80 avec un bon nombre de bombardiers, les Bififitos, mais c'était pour la coiffure. Voilà, la coiffure s'appelait comme ça. Et le morceau s'appelle Planète Claire. Tout se termine. Eh oui, eh oui. Mais vous pourrez nous réécouter le mardi oui. à 16h et le samedi à minuit. Ou dans oui. l'autre le, le, ordre, samedi à samedi minuit. Samedi minuit et mardi 16h. Mardi 16h, voilà. voilà. Sans oublier euh, sur le site. Alors dans deux semaines, je ne serai pas là. Euh, oui, si a... Ah oui, dans 15 jours, s'il n'y a pas de contretemps et si euh, on n'interdit pas les réunions de plus de deux personnes. <rire> C'est ça. Moi, je ne serai pas là. C'est sûr, je serai à Strasbourg. Okay. Bon, bah, ma foi, on fera une émission à deux. Ben oui. voilà, c'est ça. Mais dans quatre semaines, je serai là. Voilà, voilà. Oui, oui. oui. Bon, bah, passez. dans quatre semaines, je serai peut-être pas là. Ah, ben, ah. On fera aussi une émission à deux. Deux, ça, ça sera voilà, autorisé. Voilà, <rire> voilà. Oui, deux, deux. Voilà, on alternera. Bon, ben, bonne soirée à tout le monde. Restez sur Radio Guebozo, écoutez notre bonne musique. Ciao, ciao. Bye. Bye. Oh,